Unité 3, bilan. Exercice 4. Olivier parle de ses goûts. Notez ses préférences. Qu'est-ce que tu fais comme activité Tu fais du sport Non, pas beaucoup. Je fais un peu de tennis avec un copain le samedi, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu aimes La musique. La musique classique La chanson Ah、oh、non, je n'aime pas du tout la musique classique. Moi, c'est la musique électro, le rap. J'adore ça. Je vais à tous les concerts. Et la télé Je ne regarde pas la télé. J'aime bien les séries comme The Walking Dead, mais je regarde ça sur mon ordinateur. Tu préfères le cinéma Ah oui Toutes les semaines, je vais au cinéma et je regarde des films sur Internet.